Un musicien français qui fait ses, ses études à Moscou m'a prié que je lui fasse une dédicace, une inscription. Voilà ce que je lui ai écrit. J'ai parodié euh, la ligne de Verlaine, de la musique de la musique avant tout. Je lui écris. Écrit. De la grandeur, de la grandeur avant toute chose. L'art en est le langage, l'expression. La sublimité manifestée avec désinvolture, nonchalamment, voilà ce qu'est la beauté. Il faut être grand. Il faut le naître ou le savoir apprendre. On l'apprend par toute une vie de pitié pour les femmes et les enfants, par une vie pleine de bonté prêtée aux autres et éprouvée de leur part. Il faut être grand. De quelle grandeur s'y agit-il De tout que vous voulez, de celle-là qui est l'opposé, de la petitesse, du médiocre, du stérile, de la verbeuse, hystérie de chaque art de second, de second ordre, du romantisme, par exemple. Il faut être libre, souverainement, en roi, non pas des autorités de son âge, des usages environnants, mais Acquise, franc de soi-même. Il faut avoir remué les mots, mais vraiment, que tout le monde le dise, et non en vaines paroles. Et les ayant remués, il faut en aller vers d'autres buts nouveaux.